vivre seul on vit avec un chien on vit avec des roses ou avec une croix pour ne pas vivre seul on se fait du cinéma on aime un souvenir une ombre n'importe quoi pour ne pas vivre seul on vit pour Seul, de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles. Elle envoie des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants. Des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants, pour ne pas vivre seuls, on fait des cas. Et on les réunit Qu'on vienne les soirs d'ennui. On vit pour son argent Ses rêves, ses palaces Mais on n'a jamais fait Un cercueil à deux places Pour ne pas vivre seul Moi je vis avec toi Je suis seule avec toi Tu es seule avec toi.